Avant début de journée, sur Fun Radio, il est 6h On s'informe avec Jean-François Servet, salut Jeff euh, Bonjour Antoine, bonjour à tous Mohamed Abrini, suspecté d'être impliqué dans les attentats de Paris et de Bruxelles Va être maintenu en détention pour une durée supplémentaire de deux mois Ils sont plusieurs à avoir leur mandat d'arrêt prolongé dans le cadre de l'enquête relative aux attentats de Bruxelles et les Aventem du 22 mars dernier. Arrêté le 8 avril à Anderlecht, Mohamed Abrini était recherché depuis les attentats de Paris le 13 novembre. Il a reconnu être l'homme au chapeau et avoir déposé le sac contenant des explosifs à l'aéroport de Zaventem avant de prendre la fuite. Deux autres individus suspectés d'avoir aidé Abrini et Kraheim à se cacher ont été maintenus en détention. Osama Krayem est aussi impliqué dans les attentats de Paris en novembre 2015. Le prix de l'électricité a encore baissé l'an dernier, mais la facture du Belge a encore augmenté. La raison est toute simple, les taxes et le coût de distribution ne cessent d'augmenter depuis plusieurs années. Concrètement, le prix de l'électricité a baissé l'an dernier de 11% pour les ménages. Mais compte tenu de toutes les composantes de la facture de l'électricité, un ménage belge paye 17% de plus en 2015 par rapport à 2014. Pas de finale 100% Williams au tournoi de Wimbledon L'allemand Angelique Kerber a battu Vénus Williams hier en 2-7 sur le score de 6-4-6-4, battu 3 fois en 5 confrontations face à l'allemande où Vénus Williams n'est donc pas parvenue à rétablir l'égalité et à rejoindre sa sœur en finale En finale, elle retrouvera une autre Williams Serena la numéro 1 mondiale, tombeuse de la rue Selena Vesnina sur le score sans appel de 6-2-6-0 Greg Van Avermaet a conservé son meilleur jaune à l'issue de la sixième étape du Tour de France cycliste qui reliait hier Arpazon sur Serre à Montauban. L'étape a été remportée Par le britannique Mark Cavendish, qui a battu au sprint l'Allemand Marcel Kittel et qui a remporté au passage son troisième succès depuis le départ du tour. leur tenue c'est huitième et premier Belge. Aujourd'hui, le tour aborde les Pyrénées avec la septième étape qui propose le premier col de première catégorie, le col d'Aspin à 7 km de l'arrivée au lac de Payolle. Fun Radio, à l'heure de l'euro. Fun... La France a pris sa revanche au matin hier soir, l'Allemagne sur le score de 2-0, battue en quart de finale de la Coupe du Monde il y a deux ans face à l'équipe qui avait été sacrée champion du monde. Les Français ont donc décroché leur billet pour la finale de l'euro. Ils joueront dimanche au Stade de France face au Portugal, avec l'espoir de décrocher le titre européen. Devant son public et au vu de ce qu'elle a montré, la France part favorite en finale de cet Euro 2016. Fun. Fun Radio. Dans un instant, sur Fun Radio, c'est Arena Grande et des appels à qui arrivent sur Fun. On parlera évidemment de tout ce qui se passe aujourd'hui, sera l'agenda. On parlera également du sujet du jour qui est les gadgets de l'été, de quoi est composée votre valise parfaite pour partir en vacances. Réagissez dès maintenant par SMS au 3044. Avant ça, Jean-François, qu'est-ce que tu nous prévois côté météo pour ce dernier jour de la semaine Eh bien, le temps va rester agréable aujourd'hui avec quelques gouttes de pluie qui sont parfois possibles, surtout sur le nord du pays. Ailleurs, les passages ensoleillés seront réguliers, les maximales température voisineront les 22 degrés dans le centre durant le week-end. La météo gardera un caractère estival, malgré pas mal de champs nuages d'altitude. Le mercure grimpera jusqu'à 25 degrés demain et peut-être même jusqu'à 27 degrés dimanche, un peu moins à la mer. Le risque d'averses orageuses augmenterait quant à lui en fin de week-end. Bon début de journée avec le Summer Fun. Prochain rendez-vous de l'info à 6h30 et tout de suite le Sonnens Floor sous Fun Radio avec Calvin Harris et Rihanna. Fun Radio.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 you mm -hmm. Fun Radio, Summer Fun en direct avec vous jusqu'à 9h. Écoutez sur Dancefloor, c'est Ariana Grande qui arrive dans la suite, avec Into. C'est l'éphéméride sur Fun Radio. Avant ça, on fait l'éphéméride dans ce vendredi 8 juillet 2016, dernier jour de la semaine déjà Coralie. Qu'est-ce que tu as de beau pour nous Eh ben, nous sommes le 190 e jour de l'année. On va souhaiter une bonne fête à tous les Edgar, à tous les Thor et à tous les Thibault. Et la petite info inutile du jour, c'est qu'il existe 5 façons d'écrire Thibault. 5, en fait, 5 façons. Savais. Mais non, pas du tout. et ben voilà, il existe 5 façons d'écrire Thibaut, vrai 5 façons peut... différentes. C'est vrai que parfois il y a des L à la fin, il y a puis un T, puis un D. Parfois il y a des H, parfois il y en a pas. J'en ai vu aussi avec un I où tu rajoutes Thibio, il y a un petit I dedans ah bon et pourtant tu prononces Thibaut et aussi e ouais, Il y a aussi AU, EAU, il y a plein vrai. de façons de l'écrire. Tellement de Donc voilà, peu importe la façon de vous écrire, on vous souhaite à euh, tous une bonne fête. Bonne fête. Et sinon, on va aussi parler des anniversaires de Star. On va souhaiter à la joyeuse anniversaire à Claire Kame, à Mimi Marty. Ah ouais, je suis un ange gardien, on connaît tous évidemment. <rire> évidemment, et à Jean de la Fontaine. Et puis si vous, c'est votre anniversaire aujourd'hui, vous avez envie de venir le fêter à l'antenne ou simplement vous connaissez quelqu'un qui le fête aujourd'hui, ça se passe par SMS 3044. On vous appelle dans la suite pour euh, pouvoir venir le faire ici à l'antenne. Et puis on a des jeux concours et des jeux qu'on rallie aujourd'hui. Oui. On vous offre des places pour Aventure Park. Oui, tout à fait, on vous offre des places pour Aventure Park. Donc euh, que vous soyez petit ou grand, que vous aimez l'acrobranche ou, ou peut-être un peu moins aussi parce qu'il y a d'autres activités. Mais vous pouvez dès maintenant envoyer Aventure par SMS au 22. On fera un tirage au sort à 8h15 et à 9h15. Deux fois plus de chances pour vous de repartir avec euh, des entrées justement pour euh, ce parc. Comment réagir à l'émission Ça se passe sur Facebook aussi Oui, sur le Facebook Summer Fun ou encore par SMS au 3044. On vous lira dans quelques minutes à l'antenne. En attendant toutes vos réactions, côté sur floor, on part en Espagne avec Ibiza, Desa Parasilos. juste avant c'est Arena Grande, Summer Fun. Montez le son La semaine ensemble sur fan Radio 6h15. Dans quelques secondes, c'est Souf et Miamor qui arrivent côté Sandland floor avec l'accent Miamor. Juste avant, on parle du sujet du jour. Aujourd'hui, on parlera des valises, Coralie, surtout des objets qu'on emporte tout le temps en vacances. Oui. Il y a toujours sur notre liste de préparation des objets indispensables qu'on emporte avec nous, style crème solaire pour se protéger ou encore des serviettes de bain. Surtout aujourd'hui je vais vous faire ma sélection des objets insolites parce que chaque été il y a des objets insolites qui sortent dans les magasins. Ah oui, Cette année en 2016 il <rire> y en a des plutôt loufoques. Je vais vous les donner jusqu'à 9h. Est-ce que vous vous avez une valise parfaite De quoi est-elle composée Ou encore vous avez fait une découverte, à un objet un peu particulier vous avez envie de partager avec nous ce matin Ça se passe par SMS au 3044 ou encore sur la page Facebook de l'émission. Toi Coralie, quel est l'objet que tu emportes tout le temps avec toi en vacances C'est une sorte de petit kit de voyage en fait avec genre un oreiller gonflable, un truc mm -hmm. pour mettre sur les yeux pour pas être ah, euh, dans l'avion, etc. Des, des bouchons d'oreille aussi. Parce que l'avion, sinon c'est insupportable et euh, un truc un peu bizarre, c'est des chaussettes massantes. Les chaussettes massantes en oui. gros, c'est quoi Oui, bah c'est... Oui. j'imagine <rire> que ça fait pas le café avec ça. Bah, reste, mais voilà, c'est des chaussettes qui massent en fait, seulement elles massent les pieds et tout et voilà c'est mes truc incontournable pour partir les chaussettes, Mais comment ça, se passe comment ça fonctionne les chaussettes massantes euh... Bah je sais pas, il y a des petits euh, des sortes de petites euh, billes en dessous toutes fines mm -hmm. et en fait quand tu marches bah, euh, c est, c est ah, ça te comme... masse les pieds. D'accord, génial en fait. Ouais, En plus, super euh, bien. on ne le sait pas souvent mais le pied est un zo une zone érogène donc ouais. en fait on peut même <rire> avoir un orgasme avec le pied c'est un truc génial on va continuer à parler d'orgasme et d'un solide dans quelques secondes on fera l'héroscope également tout ça ça arrive juste après ceci à tout de suite Radio présente la Lotto City Parade 2016, le plus grand événement 100% gratuit du Benelux. Rendez-vous le samedi 10 septembre sur le plateau du Ezel à partir de 14h. Opening festival, parade, closing festival, de podium, une vingtaine de chars et plus de sound DJ. La Lotto City Parade, samedi 10 septembre sur le plateau du Hazel avec Fun Radio et Plug RTL. Plus d'infos cityparade.be. In the time, faut passer chez nous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 Et sur gamma.be. <rire> sur la plage. Vous écoutez Fun Radio. Le son d'Ensfler.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 C'est comme ça que je t'aime, mais tes souvenirs me hantent. La nuit dans mon sommeil, j'en deviens somnambule. Mais je t'avais pris pour acquise, tu m'as tourné le dos, j'avais cru soumise. Ces mots sont faux, tu quoi qu'on en dise, je suis ton héros. Aujourd'hui tu me fuis, tu me fuis. C'est la vie, j'ai trahi et ça m'a fait grandir. Dzięki ceux qui sont bons les vacances Là, en plus bonne nouvelle un doux soleil pour tout le week-end donc pourquoi ne pas partir je vais faire un long week-end à la mer on va se motiver ensemble pour terminer la semaine Axel et Sébastien Grosso c'est ce que je vous réserve pour un instant Bonne ou mauvaise nouvelle comment va se passer votre journée c'est l'Héroscope sur Fun Radio Juste avant, Coralie, tu vas consulter les astres et on va faire un tour du côté de l'horoscope en commençant par les béliers. Cupidon n'a pas vraiment d'heure pour lancer ses flèches. Le seul hic, c'est que vous n'êtes pas encore en état de les réceptionner. Les taureaux. Continuez dans la douceur, vous y trouverez votre bonheur. Les gémeaux à présent. N'oubliez pas le proverbe « qui s'y frotte s'y pique ». Les cancers, est-ce qu'ils vont s'y piquer Vous êtes enfin décidé de rêver éveillé. <rire> les lions C'est plutôt du côté de l'amitié que vous retrouverez les satisfactions de la journée De toute façon l'amitié à rien de mieux Exactement. Les vierges. Mercure et Gémeaux ne vous donneront pas souvent raison Les balances cette fois-ci Ne perdez pas de temps à, à déchiffrer le comportement de votre partenaire Si vous ne comprenez pas quelque chose, posez-lui la question de toute, de toute façon, le mot clé d'un couple c'est la communication C'est certain, <rire> les scorpions Il vous est conseillé de profiter du meilleur de tout On continue avec les sagittaires Malentendu au programme, retrouvez vite la même longueur d'onde qu'avant On continue avec les Capricornes. Un peu trop lunatique les Capricornes, vous n'êtes jamais content et essayez de mener votre petit monde par le bout du nez. Je suis pas Capricorne Coralie Non du tout. Ah, <rire> je trouvais que ça te correspondait bien les Verseaux. Un gros plein de curiosité, vous serez à l'aise dans toutes les matières. Bah J'espère parce que je suis Verseau et les poissons. <rire> Décrochez la lune pour votre partenaire, il ou elle le mérite à 100%. Vous reconnaissez dans ce horoscope, vous aurez envie de réagir, ça se passe par SMS 3044. Dans un instant, on parle de chiffre du jour et on continue à parler de votre valise parfaite. Qu'emportez-vous obligatoirement en vacances on en discute ensemble jusqu'à 9h. Côté son end Floor, c'est les deux DJ Sébastien Grosso et Axwell qui arrivent sur Fun avec T-Think About You. Bienvenue.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 I just think about your kiss, feeling like a kid again. Total lots of bliss. Bon allez, sur Fun Radio, c'est Summer Fun, on est ensemble jusqu'à 9h. Et dans quelques secondes, c'est Eraïs Streffy qui débarque. D'ailleurs, elle était en interview exclusive chez nous, à retrouver dès dans quelques jours sur la page Facebook de Fun Radio. Elle arrive avec Bonne Bonne. Et c'est juste après ça sur Fun. Un bon plan, c'est ne pas devoir choisir entre s'offrir un nouveau smartphone et partir en vacances. Un nouveau smartphone Ah oui, ça sonne bien ça Ou des vacances au soleil oh, Ça sonne plutôt pas mal non plus. Et si je m'offrais les deux C'est possible. Jusqu'au 15 août, le Samsung Galaxy J5 est à seulement 29 euros avec Dauphin 25 smartphones dans votre Shop Orange. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be Sur vandenborg.be, je compare tous les appareils. Je peux les voir en photo et en vidéo. Je sais immédiatement dans quel magasin mon appareil est disponible. D'abord, je choisis mon appareil, puis je vais l'acheter au magasin. Moi, je l'achète en ligne et puis je vais le retirer, dans la demi-heure. Parfois, je me fais livrer. C'est tout à fait gratuit. Un million de visiteurs par mois. Et chacun choisit à sa manière sur vandenbor.be. TV, multimédia, électro. Vandenborg, la confiance. Grâce au Last Minute Opel, vous pouvez partir en voyage dès demain dans l'une de nos voitures de stock à prix super attractif.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 Wait. avec Anto sur Fun Radio Pour démarrer votre journée Et je peux vous le dire Où que vous soyez Vous avez fait le bon choix un Bon réveil Bon début de journée où vous soyez en Belgique Il est 6h30 Et à 6h30 Jean-François On fait le tour de l'actu Et même si on va être précis Il est 6h32 On est encore un petit peu en retard aujourd'hui Mais l'essentiel de l'info C'est avec toi Salut Bonjour Antoine Bonjour à tous La politique C'est du compromis A lancé la ministre de la Santé Maggie De bloc à cette recteur flamand Il accuse de faire la part belle aux francophones dans le dossier des numéros Inami. Depuis plusieurs jours, elle se retrouve sous le feu de critiques des nationalistes. Elle a proposé de faire passer la clé de répartition nord-sud des quotas du numéro 60-40 à 56,5-43,5. Le Vlaams Belang s'en est pris à la ministre, à l'inverse de la NVA, qui n'est pas intervenue, Mais Ferrar, elle a applaudi à la réplique d'une députée de l'extrême droite. Le conseil des ministres a approuvé hier une modification du plafond annuel en dessous duquel les étudiants jobistes peuvent travailler en moyennant le paiement des cotisations sociales réduites. Dans un souci de flexibilité, ce plafond sera dorénavant calculé en heures de travail prestées plus en jours. On prendra donc en compte 475 heures de travail et non plus 50 jours. Le gouvernement justifie la réforme par la volonté d'introduire une plus grande souplesse pour l'employeur et pour l'étudiant. Le nouveau système entrera en vigueur dès le 1er janvier 2017. Une médaille par an depuis trois ans. Thomas Van der Plassen a conquis une sixième médaille internationale en sept ans en allant chercher l'or à l'euro d'athlétisme d'Amsterdam. Le décathlonien Gantois, champion d'Europe junior en 2009, champion d'Europe espoir en 2011. A décroché en prime son billet pour les Jeux Olympiques de Rio. Un exploit retentissant pour le jeune Belge quand on sait par quelles épreuves. autres que sportives il a dû passer pour réussir ce pari. Thomas Van der Plassen a dû combattre en effet un cancer diagnostiqué en septembre il y a deux ans. Durant sa réalisation, il a été freiné en outre par une blessure au coude. Mais pour son premier Décathlon la saison. Il a donc brillé, quasi l'heure de chaque épreuve, impressionnant, une, affichant une impressionnante sérénité pour donc décrocher l'or. Kevin Borlée s'est quant à lui qualifié pour la finale du 400 mètres au championnat d'Europe, toujours à Amsterdam. Aligné dans la première des trois demi-finales, il s'est imposé en 45-26, à 900ème de son meilleur temps de la saison, établi le 7 mai dernier à Kingston. Dans la deuxième série, Julien Ouattrain terminé 6 très proche de son meilleur temps de la saison, mais il a été éliminé.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 Dans un instant sur Fun Radio, on continue à parler des objets indispensables et insolites de cet été 2016. Côté son forts, c'est Jérônimo et Rochelle qui arrivent et juste avant Jean-François. Côté météo, que se passe-t-il Le temps va rester agréable aujourd'hui, mais quelques gouttes de pluie sont possibles, surtout sur le nord du pays. Ailleurs, les passages ensoleillés seront réguliers. Les maxima voisineront les 22 degrés dans le centre, et puis durant le week-end, la météo va garder un caractère estival. Le Mercure grimpera jusqu'à 25 degrés demain, peut-être même 27 dimanche. Bonne le année. risque d'averses orageuses va augmenter en fin de week-end. Ah donc ça va, on a quand même le week-end. Pour profiter Effectivement. Merci Jeff. Bon début de journée avec le Summer Fun. Prochain rendez-vous de l'info à 7h et tout de suite le son N's avec Face et Afrojack. Fun. Fun radio. Jusqu'à 9h, c'est Summer Fun sur Fun Radio. I know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 h 38 sur Fun Radio, vous êtes dans Summer Fun, je m'appelle Anto et on vous accompagne pour bien terminer la semaine jusqu'à 9h. Rochelle, All Night Long, c'est ce qui arrive côté sur Floor. All Night Long, c'est le chiffre du jour sur Fun Radio. Juste avant on parle de chiffre du jour Coco, vu qu'on parlait aujourd'hui de valise oui. et d'objets installés pour partir en vacances, oui je, je vais donner la réponse en fait. À quoi peut correspondre 17,45 Ouais, c'est pas grave. On va, on va quand même jouer le Je jeu. À quoi ça pourrait correspondre, Coralie euh, 17,45. Oui. Euh, c'est les gens qui prennent leur bagage en soute dans les avions. Le, nombre, le pourcentage de personnes qui mettent le bagage en soute ouais. dans l'avion mmh. Plus. ça un petit lien, mais vraiment un petit. Okay, uh... Alors à quoi pourrait correspondre ce chiffre Vous avez une idée, c'est le chiffre du jour 17,45, vous réagissez par SMS au 3044 ou encore sur la page Facebook de l'émission et puis je vous rappelle que si vous avez envie de venir faire de la radio avec nous, c'est possible puisque ce matin on a euh, un petit déjeuner offert par la boulangerie La Baguette Sympa de Forêt ici le petit déjeuner arrive, il est tout chaud alors vous avez envie de passer, vous avez envie de venir faire la radio avec nous ce matin entre 8h et 9h vous envoyez un petit message sur la page Facebook de Summer Fun et on vous invite avec beaucoup de plaisir dans un instant, côté sur c'est Géronimo et possédé que je vous cale et on aura aussi Rochelle. Et puis, on aura l'anniversaire du, du jour Vous avez envie de fêter votre anniversaire, fêtez l'anniversaire d'un proche Comment ça se passe Il vous suffit d'envoyer anniversaire par SMS au 3044 Je vous rappellerai derrière, vous pourrez lui souhaiter un excellent anniversaire à l'antenne En plus, c'est un beau cadeau de faire ça On passe sur Fun oui. Radio le matin avec le sourire, de la pêche Et surtout, Summer Fun, merci de nous écouter En tout cas, 6h39, on est ensemble jusqu'à 9h Rochelle, all night long, c'est ce qui arrive Welcome love me, love me. Floor. On s'éveille doucement ensemble sur Fun Radio 6h45, l'heure pour nous de voir ce qui se passe sur les routes, avec l'info trafic. Un problème sur la route Summer Fun est là pour vous, c'est l'info trafic sur Fun Radio. Jeff, as-tu des accidents à nous signaler pour, euh, sur les routes belges Eh bien absolument rien, tout va bien, ce matin il fait, euh, il fait super calme, évidemment, s'il se passe quelque chose dans la matinée, on vous, on vous tient au courant. Effectivement, et puis si vous aussi vous voyez quelque chose, ayez la fun solidarité, prévenez-nous par SMS 3044, un objet encombrant ou autre chose, on le partagera à l'antenne. Coralie, on a des places à vous offrir aujourd'hui pour aller à Wavre à l'Aventure Park. Oui, tout à fait, on vous offre deux entrées. Pour Aventure Park, donc jamais vous avez envie de partir faire de l'acrobranche pour avoir euh, les plus de 15 par qu'il y a ouais. là-bas. Envoyez Aventure dès maintenant par SMS au 6322, c'est 1€ euro par message. En plus, c'est une journée qu'on passe dans les arbres, ah, oui. accrochés, en train de, de vivre des sensations fortes, exceptionnelles. Donc franchement, c'est l'activité à faire pendant l'été. Voilà, je sais pas. Tout moi, à je, fait, vrai. je, perds les mots parce que franchement, j'adore. <rire> tu te dis, oh, purée, j'ai peur, non. Non, c'est le contraire. Tu te dis, ouais, moi, je suis trop fort. Je me souviens la première fois que j'ai fait de la Il y avait, tu vois, il y a différentes couleurs pour euh, la et, ouais, et, et, ouais, et le vrai. blanc pour les faciles, vert, bleu, et, et puis noir. Et puis quand tu t'arrives, tu fais, ouais, allez, les kékés, moi, je fais la noire directe, facile. Je me suis pissé <rire> dessus sur la verte. Je t'arrivais pas y, à avancer. <rire> <rire> Donc franchement, c'est l'activité à essayer Pour participer tenter de remporter vos places aventures Par SMS au 6322 Dans un instant, c'est Unique et Kungs qui arrive sur FN C'est la folie des soldes chez Mediamarkt Sur le plus grand assortiment de Belgique Pendant les soldes, vous pouvez commander en ligne Venir chercher et payer vos achats En magasin ou les faire livrer Gratuitement, conditions sur Mediamarkt.be Mediamarkt, je ne suis pas fou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 party, the all of them sexy, sexy, sexy, watch them just to follow me, follow me, follow me. Have mercy, mercy, mercy, man, I have no move me, move me, move me. Shy guy, yeah me, one-two, one-two, one he -one -one can make me, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Fire, uh -huh. sur tous ces beaux par-là, uh -huh. apprends à voir ce que j'ai dans les pupilles, ce qui casse tous mes talons aiguilles, eh, eh. Je m'envole, non, personne ne m'envole. Même si ton regard me déshabille, même si tu sais visé dans le milieu. Parlez, parle, ta parle, parlez, Je veux les gestes, pas les mots pour me faire rêver, rêver. Oh, oh, oh, oh. baby, baby, let it go. Mets de côté ton écho et essaie de voir sous ma peau. Cette fois, je t'emmènerai dans mon monde. La lumière dans ton si tu my Martin Salvec de Ride, c'est ce qui arrive côté son dans quelques petites secondes. Juste avant, je vous rappelle le sujet du jour On vous parle des valises aujourd'hui Parce qu'on parle de tout ce qui est indispensable oui. pour partir en vacances Ainsi que les objets insolites de l'été 2016 Parce que chaque été, il y a des petits objets insolites Pour partir en vacances va C'est des tirs mouchons intelligents Cette année, ça parle toujours de boissons Vous allez voir, je vous explique <rire> tout ça dans quelques minutes Coralie, toi explique-nous quels sont les objets indispensables Que tu prends avec toi dans ta valise Ah bah évidemment mon maquillage <rire> Ah oui, pour une fille c'est obligé Ah ouais, trois tonnes de vêtements parce que qu'on euh, sait jamais quoi porter Et puis on peut, on peut y a... changer trois fois par jour aussi Pour le matin Mais Pour aussi, les courses, puis pour la sortir le soir. Ah, par contre, y l'objet vraiment que je prends tout le temps, c'est le sèche-cheveux. Je te comprends une fois, moi il faut absolument. J'ai pas eu ces cheveux comme ça vous savez tout pendant trois jours ici à la radio, on m'a pas reconnu. On se demandait ce que je faisais ici le matin avec ma tête de... presque décapitée Jean-François qui fait les infos et là, toi quelles sont les offres indispensables que tu prends en vacances Eh bien moi je vais t'étonner mais c'est principalement des bonbons. Des bonbons. Je, je ne pars jamais sans euh, mon petit sachet de bonbons parce que sinon euh, j'ai peur là où je vais de pas trouver les bonbons que j'aime bien. Donc, ah oui c'est ça. Euh, voilà. C'est pour, pour être sûr d'avoir euh, la, la marque que tu aimes. Quoi. Parfois j'ai plus de bonbons que de vêtements. En fait. C'est plutôt original. Vous avez envie de réagir. Avec nous, vous avez des objets un peu insolites comme ça ou des objets fétiches que vous emmenez à chaque fois que vous partez en vacances. Réagissez par SMS au 3044 et puis venez faire de la radio avec nous. Puisque je rappelle, on ouvre l'émission aux auditeurs aujourd'hui. On a le petit déjeuner tout chaud qui vient d'arriver en partenariat avec euh, la boulangerie la, la Baguette Sympa à Forêt. D'ailleurs, c'est pas très loin d'ici de la radio. Alors, vous venez, vous envoyez un petit message sur la page Facebook de Summer Fun Et puis dans quelques instants, c'est Fabien Fayèche qui va arriver parce que vous connaissez évidemment. Il est là toute l'année dans le morning. Et nous, on a décidé de réécouter les meilleurs moments parce que franchement, j'adore ce gars. Ah, moi aussi, je le kiffe! Aujourd'hui, on va parler de cet artiste. Est-ce que tu connais euh, l'interprète de, de l'extrait qu'on va diffuser maintenant Peut-être On écoute Allô Allô Oui, bonjour. Oui, bonjour, euh, je m'appelle Fabien Fièche. Est-ce que je pourrais parler à Patrick Sébastien, s'il vous plaît Oui, c'est moi, je vous écoute. Oui, euh. Patrick, euh, je vais vous demander euh, comment qu'il faut faire pour participer au Grand Cabaret. Pourquoi Je n'ai pas compris, monsieur. Comment qu'il faut faire ou qu'il faut s'inscrire pour participer au Grand Cabaret On l'a reconnu, <rire> évidemment, le Grand Cabaret de France 2, mais...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 Merci de vous réveiller sur Fun Radio. Il est 7h. Et à 7h, on s'informe avec Jean-François Servet. Salut, Jeff. Euh, bonjour, Antoine. Bonjour à tous. Cinq policiers ont été tués par des tirs hier pendant un rassemblement à Dallas pour protester contre la mort de deux hommes noirs tués euh, par les forces de l'ordre. Les coups ont été tirés par deux snipers lors d'une manifestation de protestation contre les violences policières visant les noirs alors que deux hommes ont été abattus euh, par les forces de l'ordre ces 48 dernières heures. Beaucoup de policiers des forces de sécurité étaient présentes lorsque la fusillade a démarré. Euh, Ceux-ci se sont retranchés derrière les voitures. Des témoins rapportent que des dizaines de milliers de tirs ont été entendus. La scène était été chaotique avec des hélicoptères qui survolaient pendant que les agents de police armés se postaient au coin des rues. L'échange des données ADN entre la Belgique et la Luxembourg en vigueur depuis le mois de mai va permettre de relancer 92 enquêtes belges. La comparaison entre 65 000 profils belges et 4800 profils contenus dans la banque ADN luxembourgeoise a permis d'établir pas moins de 370 correspondances. La plupart de celles-ci ont un rapport avec un dossier de vol avec réfraction mais des liens ont pu être établis pour des affaires plus graves, des dossiers de mœurs par exemple. de cas y des traces relevées en correspondait à une personne enregistrée dans la Banque ADN du Luxembourg.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 Dans un instant, sans fin de radio, c'est Maître Guim, c'est Ma Beauté qui arrive. On parlera également du duel du jour, c'est vous qui choisissez le dernier titre de l'émission. Et puis juste avant, Jean-François côté météo, je pense que c'est un beau week-end qui s'annonce. Tout à fait, un temps agréable aujourd'hui avec des maxima de 22 degrés dans le centre du pays. Et puis beaucoup de soleil, des températures qui vont grimper demain, 25 degrés jusqu'à 27 degrés dimanche. Le risque d'averses orageuses augmentera en fin de week-end. Un long bon. week-end qui s'annonce. On sort les shorts, le soleil, le barbecue. Et hop, c'est parti. Voilà, on va passer un super week-end plein de soleil. Ça va faire du bien à tout le monde parce que ça fait très longtemps que c'est plus arrivé. Ça, c'est sûr. Bon début de journée avec summer fun.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 C'est Summerfun avec vous en direct jusqu'à 9h Et Coralie, on va terminer la semaine ensemble dans la bonne humeur Avec un jeu qui arrive dans ici quelques petites secondes C'est le 5 secondes chrono Oui tout à fait, si vous avez envie de participer Vous envoyez chrono par SMS au 3044 Le principe c'est très simple, on va vous poser une question Vous devrez citer en fait 3 objets prénoms ou alors ville ou peu importe ce que c'est En moins de 5 secondes Si jamais vous réussissez, vous pouvez partir avec des places de cinéma Qui sont valables dans toute la Belgique Ça, c'est la classe quand même. Ah oui, totalement. Alors, par exemple, un essai comme ça. Alors, euh, cite-moi trois prénoms de filles qui commencent par la lettre A. A. Ah. Annabelle, Anaïs, Antoinette. Ben voilà, c'est gagné. Ça, c'est facile. Oui. allons -y. Disons qu'on va corser un peu plus les choses, sinon c'est pas drôle. En plus, vous pouvez choisir contre qui vous jouez. Est-ce que vous jouez contre Coco ou encore, oh, est-ce que vous jouez contre moi Ce sera <rire> à vous de choisir Vous pouvez vous inscrire donc par SMS au 3044 et puis on a aussi quelques petites réactions par rapport au sujet du jour, je vous le rappelle, quels sont les objets indispensables ou insolites que vous en avez dans votre valise, comme par exemple Jeff, notre journaliste il prend toujours les bonbons, toi c'est plus tout ce qui est maquillage, des trucs un peu girly, oui. je vous dirai dans quelques <rire> secondes qu'est-ce que je prends dans ma valise et puis on parlera des objets insolites de l'été 2016 parce que chaque année, il y a des petits objets insolites comme ça qui sortent et qui au final peuvent être, de, peuvent devenir indispensables pour l'été, par vrai. exemple moi j'ai beaucoup aimé le, les chaussettes de ma que tu oui, prends, ça ça peut être vachement sympa, alors en tout cas quelques Aux petites réactions qu'on a eues sur Facebook et par SMS. Oui, sur Facebook, il y a un message de Guillaume qui nous dit Vu que je voyage beaucoup, l'objet que je n'oublie jamais de prendre avec moi, c'est un, ad un adaptateur pour les prises. j'avoue, oh, ah, ah, derrière en oui. vacances, tu ne sais pas brancher ton iPhone, <rire> tu fais comment oh, oh, la ça galère. marche pas Heureusement, la galère. En, en, en Europe, on a quand même pas ouais. trop ce problème. Il faut ouais, le dire. Mais bon, quand on voyage plus loin, ça, ça se complique. Vrai. <rire> et sinon, réactions. par SMS au 3044, on a un message d'Emilie de Serein qui nous dit J'emmène toujours un petit kit de flacon vide pour pouvoir mettre tous les produits que j'achèterai à l'aéroport. C'est vrai que l'aéroport ouais. c'est pas toujours facile avec ses restrictions Ouais en plus mais... on les confisque. Et avec voilà. ça il n'y a pas de problème au moins vous pouvez arranger tous vos petits produits C'est super pratique Mais d'un côté c'est bien renseigné sur le site Donc c'est encore un conseil qu'on peut vous donner ce matin si oui. vous préparez vos vacances Checkez bien les sites des, des compagnies aériennes pour quelques détails que ce soit Parce que ça peut être vachement embêtant de ne pas avoir son petit flacon avec soi-même Son parfum à oh, oui. 400 euros que tu achètes et puis au final... Oh je le laisser là c'est embêtant <rire> ça merci <rire> de vous réveiller avec nous Maître Gims ma beauté c'est ce que je vous calme maintenant Starflein je ne t'ai pas donné tout mon amour je ne t'ai pas fait mon plus beau discours j'ai encore Fesar, a po tu me fais sa, ma beauté ne me laisse pas, ma beauté ne me laisse pas.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 Zdjęcia Słuchaj Fun Radio. Fun Radio. Radio. saying I'm not sorry. I Radio. Fun Radio. Fun you. I'm not sorry le clap buzz du jour dans Summer Fun une séquence émotion aujourd'hui vous allez voir ça arrive dans moins de 5 minutes Enrique Iglesias Doué de Carazon c'est ce que je vous réserve côté sans dance floor un truc qui sent bon l'été oui et qui arrive juste après ça sur Fun prenez une bonne dose de Fun ah. tout l'été dès le matin réveillez-vous avec Summer Fun toute la journée du son dance floor sans arrêt sur Fun Radio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 Avec un titre comme ça, on est directement sur la plage, Coralie. Oh, oui, ça c'est sûr. Le duo Daya de Chainsmokers, Don't Let Me Down, c'est ce que je vous balance dans la suite. Down. Down, down. Info, scoop, people, media, c'est le club buzz sur Fun Radio. Fabien Fayel, c'est ce qui arrive ici quelques petites secondes. Juste avant, on parle du club buzz du jour et c'est une séquence émotion. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile pour les jeunes homosexuels d'avouer eh leur homosexualité à leurs parents. Oui. Et pourtant, parfois, ça se passe très bien. C'est le buzz du jour. Oui, ici, on va parler de Kinsey. C'est une jeune Américaine de 17 ans. Qui a annoncé à ses parents qu'elle était homosexuelle après que ceci bah, que, ce, que ceci lui euh, leur ait posé lui ait posé la question tout simplement et ses, ses parents ont très bien accueilli la nouvelle et euh, pour le lui prouver ils ont organisé une fête alors pendant qu'elle était euh, au centre commercial près de mm -hmm. chez elle ouais. euh, ils ont tout préparé ils ont invité toute sa famille et quand euh, oh, Kinser, est s'est elle a pu voir toute sa famille dans son salon avec euh, tout, tout tout tout le salon décoré aux couleurs euh, au drapeau de l'arc-en-ciel les couleurs euh, de l'homosexualité voilà, etc et donc voilà tout simplement elle a pas elle a elle, elle était choquée elle a trouvé ça adorable et simplement voilà c'était la petit clap buzz du jour. Et elle a partagé ce buzz d'ailleurs sur les oui. réseaux sociaux, c'est comme ça qu'on a pu le voir et d'ailleurs on voit sur cette photo euh, plein de petits gâteaux un buffet, des choses, donc les parents ont vraiment voulu fêter ça, à mon avis ils ont fêté le fait qu'elle ait pu l'assumer et que bah, pour eux ça change rien parce que ça reste leur vrai. enfant et donc c'est encore je trouve un très beau geste pour montrer bah, que finalement l'homosexualité n'est rien de différent ce sont des gens tout à fait normaux comme toi, comme moi, comme euh, Étienne notre réalisateur ou encore comme Jeff notre journaliste et puis bah, simplement je trouve que c'est un très bel élan et il fallait souligner. Merci Coco pour ce clap buzz on retrouve dès maintenant sur la page Facebook de Summerfun avec Jeremy c'est ce qui arrive côté Sonance Lord de Tien Spockers c'est Daya aussi et puis on retrouvera d'ici quelques minutes Fabien Feyesh avec l'ING Lion Account gratuit imaginez vos vacances avec 2500 euros en plus de quoi passer de dis t'as bien attaché les vélos Ah à...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 We were just feeling that feeling, nothing could ever bring me down. So no one can stop. We were just feeling that feeling, nothing could ever bring me down. Make it easier to sing, yeah. On the shore and now hours jump jumping, I grab another Coke and let's dive in. Oh, my love, there's a song in my soul when you are around me. You make it easy, I'm sing it. Yeah. So we can feel, forever you feel, together be real, together and no one cares. Easy sing. Easy sing. Easy sing. Summer fun, c'est du son dance, du son dance et de la bonne humeur tout l'été sur Fun Radio Crash Déglou sur tous les nouveaux sons qui marchent sur Fun Radio The dreams that fell so far Hey, I know I took it upon myself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 Pas de finale à 100% Williams au tournoi de Wimbledon, l'américaine Angélique Kerber a battu Venus Williams hier en 2-7 sur le score de 6-4-6-4, battu trois fois en cinq confrontations face à l'allemande. Venus Williams n'est donc pas parvenu à rétablir l'égalité, à rejoindre sa sœur en finale. En finale, elle retrouvera une autre Williams, Serena, la numéro 1 mondiale, tombeuse de la russe Selena Vestina sur le score sans appel de 6-2-6-0 une médaille par an depuis trois ans. Thomas van der Platsen a conquis une sixième médaille internationale en sept ans, en allant chercher l'or à l'eurodathlétisme d'Amsterdam. Le décathlonien Gantois, champion d'Europe junior en 2009 et champion d'Europe esport en 2011, la décroche en prime son billet pour les Jeux Olympiques de Rio, un exploit retentissant pour le jeune belge quand on sait par quelles épreuves autres que sportives il a dû passer pour réussir ce pari. Thomas van der Platsen a dû combattre en effet un cancer diagnostiqué en septembre il a deux ans durant sa validation, Il a en plus été freiné par une blessure au coude, mais pour son premier décathlon de la saison, Il a brillé quasi lors de chaque épreuve, affichant une impressionnante sérénité. Fun. Fun radio. Dans quelques petites secondes, côté son handsplore, je vous partage mes artistes préférés, les Major Laser, c'est ce qui arrive. Il y aura aussi la Swedish House Mafia et juste avant, Jean-François, que se passe-t-il dans le ciel Le temps restera assez agréable aujourd'hui, Antoine mais quelques gouttes seront possibles, surtout au nord du pays. Ailleurs, les passages ensoleillés seront réguliers, les maximas de température voisineront les 22 degrés dans le centre. Et puis, durant le week-end, la météo gardera un caractère estival jusqu'à 25 degrés demain et même jusqu'à 27 degrés dimanche. On va pouvoir ressortir les shorts et petits t-shirts et préparer le barbecue. Eh ben écoute, génial. Merci, Jeff. Bon début de journée avec le Summer Fun sur Fun Radio. Prochain rendez-vous de l'Info à 8h. Et tout de suite, le Sunday Floor sur Fun avec Dero. Fun Radio. Les soldes XXL avec en plus le service Crefel C'est dans nos 75 magasins et sur crefel.be Crefel Les meilleurs prix, service compris Tous les matins, c'est Sonneur ce Fun Avec Anto sur Fun Radio Despacito, mami, je sais que te va gustar Despacito, mami, je sais que te va encantar Mouvez-vous, Évidemment, avec un nouveau canular c'est toujours bon enfant C'est oui, drôle. Toujours. surtout ici avec Patrick Sébastien comme hier avec Motus ce sont <rire> les meilleurs merci d'être avec nous en tout cas 7h41 vous êtes dans Summerfun on est ensemble jusqu'à 9h et puis je vous rappelle que vous pouvez venir faire de la radio avec nous ici en studio entre 8h et 9h on a en plus un petit déjeuner Coralie oui tout à fait la baguette sympa vous... nous et vous offre le petit déjeuner chaque vendredi donc si vous avez envie de venir assister à l'émission vous pouvez soit envoyer un mail à anto@sonradio.be, soit sur le Facebook Summer Fun. Et puis d'ailleurs aussi, on va continuer à jouer avec vous parce que dans quelques instants, ce sera le 5 secondes chrono. Alors si vous avez envie de vous inscrire, ça se passe par SMS en envoyant chrono au 3044. Et puis Coralie, on parle du sujet du jour, les objets indispensables et insolites que l'on trouve dans sa valise. On a parlé tout à l'heure des chaussettes massantes, là j'ai retenu parce que franchement, <rire> je vais renseigner sur ça, ça a l'air génial. Euh, Jean-François, notre journaliste, parlait des bonbons, lui il part toujours avec des bonbons dans sa valise. Moi perso, quand je pars en vacances, j'emporte deux choses. Quoi donc un training il ouais. me faut tout le temps un training pour dormir ouais, je sais pas c'est un truc indispensable et la deuxième chose c'est mon sèche-cheveux c'est comme on a, dit, <rire> on a dit tout à l'heure le sèche-cheveux c'est indispensable ne serait-ce que pour je sais pas pour se sentir réveillé le matin oui. quand t'as la oui, tête ici vrai. par exemple on se lève tous les matins à 4h45 pour venir non, faire à 4h moi à 4h <rire> bah je me lève un petit peu plus tard à 4h45 et et voilà je sais pas quand j'ai ma petite dose de sèche-cheveux après m'être y préparé c'est génial je suis motivé j'ai envie de venir un petit thé hop l'émission commence ouais c'est vrai que début de semaine tu l'avais pas tu pas bien voilà début de semaine, Que je l'ai oublié. Tu nous le, le faisais remarquer tous les matins. J'ai pas mon sèche-cheveux, c'est une je catastrophe. Me, je me plaignais, je leur disais, ne me regardez pas, c'est pas ma faute. Fait qu'il y a un peu. Euh, pas de photo aujourd'hui. Re, voilà, c'est ça. Pas de snap, pas de photo. Euh, restons discrets. Et puis une fois que le es sèche-cheveux est revenu, c'est la vie. Voilà, ah, c'est comme ça. Tout va mieux. Vous avez des objets insolites, vous avez une valise idéale que vous emportez avec vous en vacances. Réagissez par SMS 3044 encore. Sur la page Facebook de l'émission Summer Fun, on vous lit jusqu'à 10h. Dans un instant, c'est Drake et One Dance que je joue au Fun. C'est un son 100% été. Ça va faire du bien. Juste avant, je partage les heures. Avec Boom, Franchement j'adore ce titre, Bienvenue, 7h43 sur FUN Fuck niggas, hate real niggas, get money, get money, all motherfuckin' that, baby, drop it to the ground like yes, bitch, back it up like yes, ass bitch, after the club smash smash we'll come pose and passin'.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 Après un match les heures, la journée peut commencer ah, On est oui. tous de bonne humeur et dans l'ambiance Drake, One c'est ce que je vous cale ici Quelques petites secondes sur Fun Et pour continuer de se réveiller ensemble et de passer la matinée Coralie, le temps de rappeler à nos auditeurs qu'on vous envoie à l'Aventure Parc de Wavre pour vivre une journée exceptionnelle en sensation forte. Oui, c'est euh, le dernier jour pour repartir avec vos entrées pour Aventure Park à Wavre Alors si vous rien, avez en envie de partir pour euh, aller faire de l'acrobranche par exemple alors, euh, des tyroliennes parce qu'ils ont aussi ouais, des tyroliennes dans leur parcours sûr. Il y a 15 parcours qui vont pour les plus, pour, on commence par les plus petits pour, à, Bien partir pour tous, de, les âges, ouais, voilà, tous les âges de façon, Que vous soyez petit ou grand, en famille ou entre amis Vous pouvez euh, y aller aussi d'envoyer Aventure par SMS au 6322, on fait un le Premier tirage au sort à 8h15 et le deuxième à 9h15. Donc, on a deux fois des gagnants à prendre aujourd'hui. Donc, dépêchez vous aventure par SMS au 6322. Franchement, ça cartonne. On a déjà été, nous, au parce qu'on teste évidemment les oui. activités avant d'y aller. Et franchement, 100% garanti au niveau sensation. C'est génial. Encore une fois, je suis un peu chochote parfois sur, le, sur les bords. <rire> un peu. Et là, mais un peu, mais vraiment un petit peu, quoi. Pas trop. Et là, franchement, on s'amuse, on s'éclate. On est dans, on est dans, dans les arbres au-dessus de vrai, tout. Et euh, voilà, je trouve ça exceptionnel. Aventure par SMS au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 Fun radio. I could leave you, cause I felt my heart numbing. It hit so deep, I closed my eyes and I just took off running. I turned around and saw the look on your face. So I stay, stay. But I don't need you, and you should know that, baby. It take a miracle for you to really try and change me. Then I So I stay, stay, stay Jusqu'à 9h, c'est Summer Fun sur Fun Radio you know play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 Cause if you're down, I'll take it slow Make you lose control Wait, wait, wait, wait, wait Merci d'être sur Fan Radio. Dans quelques petites secondes, c'est Clean Bandit qui arrive. Juste après ceci, le cinq secondes chrono sur Fan Radio. On va jouer aux 5 secondes chrono ensemble. Un jeu euh, qui, vous allez voir, va être entraînant le temps de sélectionner l'un ou l'une d'entre vous par téléphone au 3044. On est en train euh, de le contacter. Il s'appelle Dimitri. Il est avec nous. Il habite Laken. Salut Dimitri. Oh oui, bonjour. Tu vas bien oh, Ouais, ça va super. Ah, bah écoute, merci de te réveiller avec Summer Fun. On va jouer aux 5 secondes chrono ensemble. Tu préfères jouer avec Coco ou avec moi Avec toi. Avec moi. Ça tombe bien. On avait on on a préparé ça comme ça, donc c'est génial. Écoute, je vais. Essayer peut-être euh, On verra Je me moque toujours de Coralie Quand elle me... elle comprend pas les réponses Je suis Oh là là Coralie c'était facile quand même bravo quoi Et puis on va voir Je <rire> suis que c'est Elle qui choisit Donc on verra à gagner des places de ciné Pour toi Dimitri Est-ce que tu es prêt Oui super Prêt Allons-y Alors cite trois choses Que l'on peut commander à la friterie Friterie voilà, C'est bon Voilà <rire> tout ça Il était facile et Avant les, les 5 secondes chrono On y va Ok euh, Antoine Cite trois endroits Où l'on trouve des araignées Trois endroits où on se trouve des araignées. Une chambre, une cave, un grenier. Pas mal. Ce sont bien. mes meilleurs amis, donc évidemment je les connais à fond. Alors, euh, si trois objectifs qui se terminent par F. Pour Dimitri. Oui, pour Dimitri. Euh, trois objectifs qui se terminent ouais. par F. Oui. Ah. Hop, et c'est malheureusement terminé. On avait par exemple attentif, créatif ou... Actif, actif. Massif, actif. Massif. <rire> oh, pourquoi pas. <rire> et là un petit dernier, attention Dimitri. Alors, si trois prénoms de garçons commençant par D des... Trois prénoms de garçons David et Dorian. Eh voilà. bien, écoute, Dimitri, <rire> c'est gagné, bravo tu repars avec okay. tes entrées pour partir au cinéma Tu restes au rentain, évidemment, on va prendre tes coordonnées Et puis si vous aussi vous avez envie de participer à un jeu Vous enviez jeu par SMS au 3044 Ou simplement réagir par rapport au sujet du jour Quels sont les indispensables à prendre dans sa valise pour partir en vacances Ça se passe également sur la page Facebook de Summer Fun. Clean Bandit, Razorbi C'est ce qui arrive sur Fun, bon réveil <musique> There's no place I'd rather be. I would away forever, exalted in the sea, as long as I am with you. My heart continues to be with every step we take. Kyoto to the base, stroll and so okay. I'd rather be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 Rotate your body, come here, lover. your spinning it. Rotate your body, come here, lover. You're spinning it. Your you it. Make the trumpets blow. Watch when you bubbly, bubbly. Serial sting it and a comedy, comedy. Man them say you have the comedy, comedy. So me wan get someone come trouble, trouble. Bust two back like a bubbly, bubbly. Call in two fender then doubley, doubley. Yeah, so hot she a bubbly, bubbly. And she you know when she got she a carry me remedy. Honey look good girl ever be winning it. Turn it up right girl never be dimming it. Take up your body car you're in your element. On your body me take up a permanent residence. Que vous soyez en Belgique soyez les bienvenus. Vous êtes sur Fun Radio. Mmh. Fun Radio. Fun. La, la, la. En juillet chez Ego, profitez de 25% de remise sur votre nouveau placard ou dressing sur mesure. Ego, la cuisine de ma vie. Debout tout le monde, il est 8h, vous êtes sur Fun Radio, vous écoutez Summer Fun et on fait ensemble le tour de l'actu avec Jean-François Servais, salut Jeff. Bonjour Antoine, bonjour à tous, la France a pris sa revanche en battant l'Allemagne hier soir sur le score de 2-0, battu en quart de finale de la Coupe du Monde il y a deux ans face à l'équipe qui avait été ensuite sacrée champion du monde. Les Français ont donc décroché leur billet pour la finale de l'Euro, ils joueront dimanche au Stade de France face au Portugal avec l'espoir évidemment de décrocher les titres européens devant son public et au vu de ce qu'elle a montré, la France part favorite en finale de 7 Euro 2016. Mohamed Abrini, suspecté d'être impliqué dans les attentats de Paris et de Bruxelles, va être maintenu en détention pour une durée supplémentaire de deux mois. Ils sont plusieurs à avoir leur mandat d'arrêt prolongé dans le cadre de l'enquête relative aux attentats de Bruxelles du 22 mars dernier. Était le 8 avril, direct. Mohamed Abrini était recherché depuis les attentats de Paris depuis le 13 novembre. Il est reconnu aussi être l'homme au chapeau et avoir déposé un sac contenant des explosifs à l'aéroport de Zaventem avant de prendre la fuite. La politique, salaire du compromis. C'est ce qu'a lancé la ministre de la Santé, Maggie Debloc, à ses détracteurs flamands, qui accuse de faire la part belle aux francophones dans le dossier des numéros Inami. Depuis plusieurs jours, elle se retrouve sous le feu des critiques des nationalistes. Elle a proposé de faire passer la clé de répartition nord-sud des quotas de numéros de 60-40 en 56,5-43,5. Le Vlaams Belang s'en est pris à la ministre à l'inverse de la NVA, qui n'est pas intervenue, mais fait rare. elle a applaudi à la réplique d'une députée de l'extrême droite. L'échange de données ADN entre la Belgique et le Luxembourg en vigueur depuis le mois de mai va permettre de relancer pas moins de 92 enquêtes belges. La comparaison entre 65 000 profils belges et 4 profils contenus dans la banque ADN luxembourgeoise a permis d'établir pas moins de 370 correspondances. La plupart de celles-ci ont un rapport avec un dossier de vol avec effraction, mais aussi des liens ont pu être établi pour des affaires plus graves, des dossiers de mœurs par exemple. Dans de cas, des traces relevées en Belgique correspondaient à une personne enregistrée dans la banque ADN de Luxembourg. Et puis, si je vous dis près de 10 000 euros, eh c'est le prix affolant et inédit auquel a été ajouté hier au Japon une grappe de raisins. C'était lors de la première vente aux enchères de la saison. Un acheteur de l'Ouest du Japon a payé ce prix pour une trentaine de grains de raisins gorgés de sucre et dont chacun a la taille d'une balle de ping-pong. Il n'est pas rare que des fruits d'exception soient achetés aux enchères à des prix exorbitants par des acheteurs en quête de prestige ou des commerçants pour mettre en valeur leur magasin. Ainsi, l'année dernière, un pastèque avait atteint la somme de 3 150 euros et une paire de melons quand avait trouvé un preneur pour la coquette somme de 13 400 euros. Les japonais vouent un culte aux fruits de luxe. On en a encore eu la preuve. Rappelle-nous combien coûtait le raisin 10 000 euros. Ça fait, ça fait cher la bouteille de vin, non euh, effectivement, effectivement, ça va être un, un très grand cru à ce prix-là. <rire> à prix -là. <rire> Dans un instant, c'est Tilkot qui arrive sur Fan Radio côté Sandense Floor. Et côté météo, des bonnes nouvelles que tu as pour nous ce week-end Des bonnes nouvelles, effectivement, tôt puisque le, le temps va rester agréable ah. aujourd'hui, malgré quelques petites gouttes de pluie qui sont possibles, mais surtout sur le nord du pays. Et puis, les passages ensoleillés soleil vont être très réguliers, avec des températures de 22 degrés en moyenne. Euh, durant le week-end, la météo va garder un caractère estival. Le mercure grimpera jusqu'à 25 degrés demain et peut-être même 27 degrés dimanche. Il fera un petit peu plus frais à la mer, mais enfin, ce sera quand même très agréable. D'ailleurs, si on regarde, il est 8h04 et le soleil commence à arriver sur Bruxelles. Effectivement, on mais... va avoir un, un très beau week-end en tout cas. Merci Jeff. Euh, bon début de journée avec le Summer Fun. Le prochain rendez-vous de l'info c'est à 8h30 et tout de suite le Son Dance floor sur Fun Radio avec Cashmire. Mmh. Fun Radio. Fun. Les soldes XXL sur des centaines d'articles en électro et multimédia Profitez-en aussi sur crefle.be Crefelle. Les meilleurs prix. prix. Fun Radio. Fun Radio.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 see your fortune and your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 et on termine la semaine ensemble sur Fun Radio jusqu'à 9h en direct. Summer Fun pour vous accompagner. Fit code c'est ce qui arrive côté son floor. Juste avant ça, je vous rappelle le chiffre du jour 17,45. À quoi ça peut correspondre Coco On a eu quelques réactions par SMS. Oui, par SMS au 3044, Bertrand de Bruxelles nous dit ce qu'on qu dépense chaque jour en vacances par personne. Ce serait peu, non 17,45 Ça dépend ça dépend. Ça, ça dépend où on va Si t'as déjà la nourriture Qui est prévue, etc Pas forcément ça dépend. Voilà. Et sinon sur le Facebook Il oui. y a Patrice qui nous dit Le prix moyen d'une dinde Lol Lol, Lol. Voilà <rire> <rire> Merci Patrice Pour ce petit message Je voudrais Alors 17,45, j'ai pas encore envie de vous donner la réponse, on va attendre tout à l'heure à quoi peut correspondre ce chiffre, c'est un rapport évidemment avec les vacances, on attend vos réactions par SMS 3044, et puis le sujet du jour quels sont les objets insolites et indispensables pour partir en vacances, style crème solaire c'est cheveux tantôt, ou bien or, des objets un peu insolites comme des chaussons de massage dont tu parlais tout à l'heure vous réagissez dès maintenant par SMS et on a eu quelques réactions aussi. Oui sur le Facebook Emmanuel nous dit je prends toujours ma GoPro avec moi pour filmer ah ouais. mes voyages. C'est vrai que ah, maintenant vrai que... depuis que les GoPro sont devenus accessibles à tout le monde donc pas trop cher, euh, c'est super pratique pour filmer ouais, ses vacances Tu mets ça un, sur ton ça, casque, franchement... sur, sur ton torque, sur ton vélo Et franchement, tu reviens avec des images plutôt de bonne qualité De très bonne qualité Et même. qui en plus, euh, ah te résume correctement tes vacances Oui, Génial. tout à fait et Sinon, au 3044, Ségolène de Namur nous dit J'ai acheté une liseuse exprès pour mes voyages C'est super pratique et ça, ça ne prend vraiment pas beaucoup de place La liseuse, c'est une sorte de tablette sur laquelle oui. tu lis, c'est ça Exactement, c'est ça C'est vrai qu'en plus, économiquement, c'est intéressant Parce que ça n'utilise pas beaucoup d'énergie oui. Et puis, euh, c'est écologique, on ne casse pas de papier Et en plus, tu peux le transporter partout facilement, un peu comme un GSM. Un peu plus grand, mais facilement range rangeable. Ça se oui. dit Oui. Oh, oui. Rangeable. Euh, <rire> ça se range dans oui. son sac. Et puis, de nouveau, la qualité est super bien. On lit parfaitement dessus. C'est très pratique. Eh bien, écoute, ça fait partie des choses à rajouter. Sur votre liste si vous partez en vacances ce week-end d'ailleurs et que vous vous préparez, vous écoutez Summer Fun. On est ensemble jusqu'à 9h. On a plein de bons plans à vous offrir. Eh jusqu'à 9h. Et des places pour l'Aventure Parc aussi. Vous envoyez Aventure par SMS au 6322 pour un euro le message. Côté Souvenirs, c'est Cheat Cots et Sex qui arrive. Welcome. I was unforgettable. I wanna do it again. You're crazy like an animal. And I don't wanna take. That was unbelievable I wanna do it again I'll eat you like a cannibal Sweet like cinnamon works me Softphone Radio, Medi Menacic Chris Brown Paradise, c'est ce qui arrive d'ici quelques petites secondes. Juste avant, c'est votre anniversaire qu'on fait ce matin, hein, ou l'anniversaire d'un proche, vous avez pu vous inscrire par SMS au 3044. D'ailleurs, si euh, pendant l'été, vous avez un proche qui fête son anniversaire, n'hésitez pas à nous le dire déjà sur la page Facebook de l'émission, oui. ainsi on le note et on peut euh, eh bien, le rappeler avec beaucoup de plaisir le jour euh, de la diffusion. On a d'ailleurs quelqu'un aujourd'hui qui, euh, pour vous expliquer un peu la petite histoire, nous a envoyé un message sur Facebook pour souhaiter un bon anniversaire à son frère, mais ça arrive parfois que les gens soient timides, donc elle n'avait pas envie de passer euh, à la radio, elle s'appelait Lud Ludvina, c'est ça Dufina, Ludvina, oui, c'est bien ça. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que son frère s'appelle Ludovic, donc <rire> les parents... Ont été inspiré. Et Ludvinal, bah, elle ne voulait pas passer à la radio, mais elle voulait quand même faire cette petite surprise à son frère qui s'appelle Ludovic. Alors je propose d'appeler Ludovic en direct maintenant pour lui faire la surprise. Donc il ne sait pas qu'on a la radio. On va composer son numéro de téléphone, c'est en cours, et on va bah, lui faire la petite surprise et lui chanter. Oui. Et a quel âge, Coco Il a 26 ans aujourd'hui. Il a 26 ans aujourd'hui, c'est un bel âge, hein, ça oui, va oui, C'est l'âge où on commence à devenir un petit peu sérieux comme ça. Alors Ludovic qui arrive d'ici quelques petites secondes, est-ce que Ludovic est là Je pense que oui. Allo Ludo Allo, oui. Tu vas bien Ça va très bien et toi Mais écoute, très très bien, tu viens d'où Je viens de... De Moucron <rire> Oui, c'est ça, ça. <rire> de Eh bien écoute Ludovic, j'ai une petite surprise pour toi On voulait te souhaiter un bon anniversaire joyeux anniversaire Merci C'est ta petite soeur qui nous a envoyé un message en fait Ludovic sur la page Facebook Tu es en direct sur Fun Radio, c'est vrai que j'ai oublié de le dire C'est ta petite soeur Ludvina qui voulait te souhaiter un bon anniversaire pour tes 26 ans Et quoi de mieux que de le faire dans Summer Fun en direct sur Fun Radio 26 ans, qu'est-ce que tu as prévu pour cette journée un peu exceptionnelle Euh, je sais pas, je... Je pense que j'irai faire du karting avec des amis. Ah, ah ça c'est un oui. beau programme. En plus c'est fun en plus. Du casting. Oui, Pourquoi pas Eh ben écoute Ludovic, je te fais plein de bisous. Bo bonne journée du côté de Moukro et bon anniversaire encore. Merci. A très bientôt. Ciao bisous. ciao Et puis bien sûr pour vous inscrire au oh, ça se passe pour 3044. Attention, on va appeler le premier gagnant du jour Corée d'ici quelques minutes. Comment faire pour s'inscrire à notre opération qui est l'aventure le... Parc de Wam oui, il vous reste quelques minutes pour envoyer Aventure par SMS au 6322 c'est 1€ par message, mais vous avez envie d'aller faire de l'acrobranche, Mais envoyez dès maintenant Aventure, on fait le tirage au sort dans quelques minutes. Dans moins de 5 minutes même alors Aventure par SMS au 6322 Team Balance c'est la suite du programme côté Sun Floor juste avant, c'est Betty Melassi et Chris Brown et ça arrive juste après ça, à tout de suite. Fun Radio présente la Lotto City Parade 2016. Le plus grand événement 100% gratuit du Benelux. Rendez-vous le samedi 10 septembre sur le plateau du Esel à partir de 14h. Opening Festival, Parade, Closing Festival, deux podiums, une vingtaine de chars et plus de 110 jets. La Lotto City Parade, samedi 10 septembre sur le plateau du Esel avec Fun Radio et Plug RTL. Plus d'infos, cityparade.be. Ouvrez votre compte à vue ING gratuit avant le 2 août.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 radio end, yeah. if i could go back to the start i'd do it again yeah. I'd live Que vous soyez à Jean blou Dinan, Charleroi, Namur, Nivelle ou encore à Sambreville, vous écoutez Fun Radio et vous avez fait le bon choix. Dans un instant j'ai pour vous Milo. Et puis juste avant, on appelle notre premier gagnant du jour qui repart avec ses entrées pour l'aventure parc. Elle est, à... bon, on est en train de l'appeler. Elle s'appelle Nathalie. Salut Nathalie Salut Tu vas bien Ça va, super, merci vous. Mais très très bien, écoute, c'est vendredi matin, il est 8h21, on est en direct à la radio, Quoi de... que demander de mieux Coralie en Ah, rien bon. du tout. Nathalie, <rire> j'ai une question pour toi, est-ce que tu aimes les sensations fortes et est-ce que tu aimes la nature Oh oui. Tu aimes les deux, j'ai une bonne nouvelle pour toi Tu repars avec tes entrées pour le parc aventure de Wavre Ouais, super, merci beaucoup Félicitations à toi Nathalie, je te fais plein de bisous puis n'hésite pas à nous envoyer des petites photos quand tu es là-bas Tu les envoies sur la page Facebook Ok, sans problème. Et comme ça on oui, les diffuse ensemble J'ai une petite question peut-être Nathalie tant que tu es là Quels sont les objets indispensables que tu prends dans ta valise Toi pour partir en vacances mm. La crème solaire. La crème solaire, évidemment, c'est important pour se protéger. Ah oui. Merci beaucoup, Nathalie, je te fais des bisous. Vous aussi, vous avez envie de participer et réagir à notre sujet du jour. Ça se passe par SMS3044 ou encore sur la page Facebook de l'émission. Comme ça, vous passez ici à l'antenne et on fait ça ensemble. Je vous rappelle que la baguette sympa de Forêt la Boulangerie nous offre le petit déjeuner ce matin. Venez le manger avec nous, venez faire de la radio avec nous. Ça se passe évidemment en direct sur Fun Radio et sur la page Facebook de l'émission Summer Fun. Team Balland, c'est ce que je vous cale. Côté sur Dancefloor à 8h22 du matin. Welcome Star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 On Fun Radio, c'est Summer jusqu'à 9h. Oui William, Paris, c'est ce qui arrive d'ici quelques petites secondes. J'ai envie de sortir, de faire la fête Du sur Radio. Et puis on a envie de sortir ce week-end effectivement Coralie, plein de petites choses à faire en Wallonie et à Bruxelles. On commence avec Ophélie. Oui, la 12 12e Open Air d'Ophélie vous accueille ce 8 et 9 juillet pour euh, ces, ces deux grandes soirées en fait. Donc il y aura deux soirées, il y aura deux ambiances. Ça se passe comment Vendredi, ce sera une soirée plus rétro house avec mm -hmm. DJ Furex notamment. Oui. Et sinon samedi, salut. ce sera Electro house avec euh, le DJ Fun Radio Milo Savic. Donc il y a un peu les deux styles. Oui, exactement. Alors du côté d'Oreille il se passe aussi quelque chose. Oui, du côté d'Oreille ce sera la Garden édition mousse. Donc euh, ah, voilà, là vous aimez les soirées un peu mousse ça se passera en plein air et en plus c'est 100 annoncent... été ça avec de la oui, mousse tout à fait vous pouvez même venir en maillot c'est autorisé génial et ça se passe donc le 9 et 10 juillet à partir de 12h alors à Bruxelles cette fois-ci à la capitale oui ça se passera au 7 Club et le 7 Club présente la vida local donc si vous aimez, vous aimez la musique espagnole vous avez un peu de bouger de vous déhancher sur des musiques qui font vraiment très été c'est c'est l'endroit le, où vous devez absolument aller donc c'est toutes soirées 9 juillet c'est toutes des soirées pour nous plonger ambiance plage festive ah, euh, etc <rire> exactement génial et euh, sinon le dimanche 10 juillet ça se passera aussi du côté de Bruxelles pour la flash la Summer Edition pour bien finir le week-end vous pouvez y aller allez vous amuser éclatez-vous tout le week-end et voilà. ça se passe au United Club oui, à Bruxelles après de la Grand Place merci beaucoup Coralie on retrouve cet agenda sur funradio.be Willy William Paris c'est ce qui arrive juste après ça Proximus présente Full Control parce que même ceux qui pensent gérer à mort ah non non ce soir je ramène pas de mec chez moi abuse parfois un peu tu veux du lait dans ton café Nico euh, et toi X euh, Alex c'est Alex hein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 faire le vrai Tentez de gagner une expérience Tomorrowland exclusive et le jackpot Loto avec le surprise. Levi's Expert, la peinture pour les murs qui sont soumis à rude épreuve. Découvrez vite notre action satisfait ou remboursé dans votre magasin ou sur Levi's.info. Levi's, let's color. Par tout Astix, participe à l'action Collector Astérix aux Jeux Olympiques. Reçois les pochettes avec les cartes des personnages de la BD par tranche d'achat de 20 euros ou à l'achat de produits participants dans les supermarchés Matches Match et et dans les hypermarchés Cora. Fun Radio, Fun Radio, le dance dancefloor. Try so hard to get away, think about you every day. Try so hard to live without, but no, no muss. Sunshine is shining far away, bird's eyes is looking out, and they can see that you're your He waves. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. I są Dance Floor. Avec Summer Fun, tous les jours, jusqu'à 9h sur Fun Radio. Et je Dance Floor, c'est ce que je vous réserve dans quelques secondes, avec Willy william et Paris. Juste avant, il est 8h30. et même plutôt 8h34, bienvenue sur Fun Radio, on fait le tour de l'actu avec Jean-François Servet. Salut Jeff Bonjour à toi. bonjour à tous la pluie des vents de 234 km heure frappe depuis plusieurs heures l'est de la côte de Taïwan, il est prévu que les conditions perdurent les 12 prochaines heures sur le centre et le sud de l'île, plus de 15 000 personnes ont déjà été évacuées les réseaux ferroviaires n'opèrent plus la plupart des vols sont annulés pour la matinée et les écoles sont fermées, des dégâts ont également été rapportés en raison de violentes rafales qui ont abattu des arbres, fait voler des éclats de fenêtres et retourner des voitures, plus de 30 5 000 soldats sont mobilisés dans tout le pays et les services d'urgence ont été renforcés afin de contribuer aux évacuations et apporter des secours aux sinistrés. Lors de cinq contrôles menés au mois d'avril, la direction générale du transport aérien a relevé des manquements dans la sécurité de l'aéroport de Bruxelles-Nationale, qui a dû adapter ses mesures après l'attentat du 22 mars. Des courriers internes détaillent qu'il est possible d'accéder sans badge aux bagages déjà enregistrés, mais aussi que des chaussures n'étaient pas soumises au rayon X après une alarme au portique. En outre, des problèmes ont été relevés lors du contrôle des bagages, ou de cabine au connecteur. Trop peu de bacs où sont placés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 1er janvier 2007. Euh, fun de Radio Sport, pas de finale 100% Williams au tournoi de Wimbledon. Et la allemande Angélique Kerber a battu Venus Williams hier en 2-7 sur le score de 6-4-6-4. En finale, elle retrouvera une autre Williams, Serena, la numéro 1 mondiale. Euh, tombeuse de la rue Elena Vestina sur le score sans appel de 6-2-6-0. Et puis bonne nouvelle pour la Belgique. Euh, Thomas Van der Platzen a décroché l'or à l'Euro d'athlétisme Amsterdam. Le Catalonia Gantois, champion d'Europe junior en 2009 et champion d'Europe espoir en 2011, euh, décroche en prime son billet pour les Jeux olympiques. Un exploit retentissant pour le jeune Belge quand on sait... Il a dû combattre un cancer diagnostiqué en septembre il a deux ans pour son premier décathlon de la saison il a brillé quasi l'heure de chaque épreuve affichant une impressionnante sérénité. Fun. Fun Radio. Dans un instant, sans fan radio, c'est Julien Peretta et I'll Cry qui arrivent juste avant Jean-François. Qu'est-ce que tu nous prévois côté météo Le temps va rester agréable aujourd'hui, même si quelques gouttes sont possibles. Côté température, les maxima voisideront les 22 degrés dans le centre. Puis durant le week-end, la météo gardera un caractère estival. Le mercure grimpera jusqu'à 25 degrés et peut-être même 27 degrés dimanche. Le risque d'averse orageuse augmentera toutefois en fin de week-end. Le pauvre entendu, on va expliquer pourquoi tu rigoles. <rire> on est tous les deux sur lui en train de lui faire des chatouilles, le pauvre Jean-François. En tout cas, c'est à découvrir sur Snapchat puisqu'on vous montre les coulisses de l'émission sur le Snapchat Florus Radio on vous attends fun radio summer fun c'est du son dance du son dance et euh, de la bonne humeur tout des... l'été sur fun radio début de journée sur Fun Radio, Julian Peretta I Cry, c'est ce que je vous réserve dans quelques petites secondes On termine la semaine ensemble sur Fun Radio, jusqu'à 9h C'est le chiffre du jour sur Fun Radio je vous rappelle le chiffre du jour, 17,45. Coco, on a eu plein de réactions sur les réseaux sociaux, mais malheureusement, pas de bonnes réponses. C'était en fait la, le poids moyen d'une valise. C'est vrai Quand on part en vacances. Donc on remplit souvent, on bourre, on bourre, on bourre les vacances. Mais c'est vrai que les avions permettent bah, de limiter. Donc ça nous apprend ouais. aussi à nous limiter nos valises. Et bien, le poids moyen d'une valise pour partir en vacances est de 17,45 kilos. On parlait justement des valises et des choses indispensables à prendre en vacances, des objets insolites. On a encore eu de nouvelles réactions par SMS au 3044. Oui, il y a Céline de Vervier qui nous dit Je prends toujours ma crème épilatoire, c'est un <rire> ça pour mes vacances. Vrai, pour sur la plage c'est mieux au moins ça fait pas de trace ouais, de ouais, bronzage. C'est que euh, ils mieux. Sinon on a un message d'Angelo sur le Facebook qui me dit je pars chaque année dans un camping et j'emmène toujours avec moi un maillot Borat pour le mettre juste pendant une journée pour euh, faire rire un petit peu tout le monde. Ah, c'est quoi un maillot Comment Borat. Borat oui. c'est ce par rapport à un euh, film et c'est un maillot qui en fait ça repasse sur, sur tes épaules. Oui. C'est genre comme des bretelles et c'est un maillot qui est assez fin. C'est un peu comme un et, euh, oui, voilà Mais en euh, maillot homme. Oui voilà exactement. D'accord. Pourquoi Mais c'est vrai que dans un camping c'est plus l'ambiance camping ouais. que l'ambiance euh, plage friquée quoi. Ouais, c'est sûr. <rire> Merci beaucoup à vous les amis pour vos réactions. Vous savez, l'émission continue sur les réseaux sociaux et sur la page Facebook notamment de Summer Fun. D'ailleurs, on a un petit déjeuner à vous offrir aujourd'hui si vous avez envie de venir nous rejoindre ici à la radio pour terminer l'émission ensemble et puis pour passer du temps ensemble après. Comment ça se passe Vous pouvez en soit envoyer un mail à anto.summerfun.be, soit un message sur la page Facebook Summer Fun. Et euh, la baguette sympa nous offre le petit déjeuner chaque vendredi. Et donc, on vous attend, venez nous rejoindre. Dans quelques instants, on va encore parler de ce sujet du jour. Et puis, bien sûr, on aura euh, de <rire> la meilleure. Sądec floor. Merci d'être là. Parieta, I cry, c'est ce qui arrive. So hard to think about what we could have been. Well, taken us. know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 to me when you're gone, that's why. 45 sur Fun Radio, la fun solidarité a fonctionné, des problèmes sur la route, on va faire un point ensemble sur l'infotrafic d'ici y quelques secondes, Rehab Freak, c'est la suite du programme côté Sandens Floor. Un problème sur la route Summer Fun est là pour vous C'est l'infotrafic sur Fun Radio Et Jean-François, un ralentissement à signaler un ralentissement sur le ring extérieur, euh, intérieur pardon, entre Berceul et Forêt, avec 15 minutes de temps de parcours à, à ajouter, et puis il y a aussi un objet encombrant, c'est sur le ring extérieur entre Zélique et Grand Bigard Prudence sur la route donc, si vous partez en vacances aujourd'hui, ou vous êtes en direction du boulot, on reste connectés ensemble sur la page Facebook Coralie, sur laquelle on vous relayera les oui, infos, évidemment On va parler de tout ce qu'il y a à faire ce week-end au niveau activités sympas aussi, aux activités avec des enfants par exemple, Chasse au trésor pour les petits est organisée du côté d'Anderlecht. Oui, tout à fait. À l'hôpital universitaire Erasme, mm -hmm. il y a le musée de la médecine et vous pourrez partir à la recherche des 10 trésors du musée de la médecine. Parmi les collections mystérieuses et étranges, vous pouvez venir découvrir ces 10 chefs-d'œuvre. Cette euh, quête vous fera voyager dans le temps et dans les différentes médecines, médecines qui existent à travers le monde. Ça, ça peut être vachement sympa parce que justement, ouais. il y a beaucoup de différences et on a plein de choses à apprendre dessus. Ça se passe donc à Underlecht, c'est payant C'est euh, 1 euro par an. C un euro en fait. 1 euro, ça va. Voilà, et c'est à partir de 8 ans. c'est abordable Un site internet peut-être pour les euh, infos 3 Autre chose, ça se passe à Bruxelles et c'est Bruxelles-les-Bains. Oui, tout à fait, l'incontournable Bruxelles-les-Bains. Donc que vous ayez envie de vous retrouver en famille ou entre amis, eh Bruxelles-les-Bains, c'est vraiment l'endroit où vous devez aller pour y boire un verre, déguster une, sp une spécialité culinaire et découvrir les animations originales. Vous pourrez aussi faire du, une balade en pédalo sur le canal bruxellois. Ah, ça, c'est la classe. Ça peut être sympa. Des <rire> infos à retrouver sur internet aussi. Oui, www.bruxelles-les-bains.be. Et tout le programme est à retrouver également sur ce site internet. Merci, beaucoup Coco. On partage ces infos sur la page Facebook de l'émission. Nicky James, Enrique Iglesias, et perd c'est ce qui arrive d'ici quelques petites secondes c'est d'ailleurs vous qui avez choisi ce titre c'est clément qui l'a demandé par sms au 3044 et ben voilà on vous fait plaisir on le diffuse ce matin juste avant en série à Freak et ça arrive dans un instant sur fun Avec les Summer Big Deals, nos véhicules de stock à prix vraiment vraiment très très très réduit Cet été, passez chez Hyundai Et profitez de réductions allant jusqu'à 35% Sur plus de 400 modèles de stock Surfez vite sur Hyundai.be Car les plus rapides seront les premiers servis Infos et conditions sur Hyundai.be Hyundai New thinking, new possibilities Faire des blagues avec Bernie <rire> Ou des vagues avec Lolo <rire>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 vite et Pearl Opticien pour nos soldes fondantes. Jusqu'à 70% sur toutes les lunettes, même les grandes marques. Conditions en magasin.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 Radio. It's a strange feeling feeling this way for you. There's something in the way you boo. Something in the way you boo. With you on bed. and C'est fun morphone avec Anto sur Fun Radio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 C'est Summer Fun en direct avec vous comme tous les jours. Matène, Café Delmar, c'est ce qui a réussi quelques petites secondes. Juste avant, on vous rappelle qu'on vous offre des places pour partir à l'Aventure Parc de coco le dernier gagnant de ce matin. On appelle dans moins de 5 minutes. Oui, tout à fait. Si vous avez envie d'aller vous éclater à l'Aventure Parc pour faire de l'Acrobranche et de la Tyrolienne, vous pouvez envoyer dès maintenant Aventure par SMS au 6322. C'est 1€ euro par message. Et on, tire, on fait le tirage au sort effectivement dans quelques minutes. Alors en plus il y a plein de choses à faire là-bas, oui. c'est sensation forte garantie. Exactement. Alors, par exemple, qu'est-ce qu'on peut ah, faire De l'acrobranche, autant... de la tyrolienne. Il y a plus de 15 parcours. Ah oui, pour ça. les petits mmh. et les grands, en famille ou entre amis, vous venez vous éclater là-bas. voilà. Et franchement, on l'a testé et ça vaut vachement le oh, détour. Oui. Quand on aime la sensation forte, on aime un peu l'aventure aussi parce qu'on doit grimper et escalader les choses. Ouais. Et puis la nature parce que ça se passe en plein mieux, la nature. C'est vrai. Donc, que demander de mieux Aventure par SMS au 6322 On vous appelle d'ici quelques petites minutes. On a Nathalie qui est avec nous par téléphone. Nathalie, c'est la gérante de la baguette sympa à Forêt qui nous offre le petit déjeuner tous les vendredis matin dans l'émission. Salut Nathalie Bonjour Comment ça va Ça va, ça va, et vous Mais écoute, très très bien. Alors, euh, dis-nous, pour présenter un peu euh, la baguette sympa, comment ça se passe Où est-ce que ça se situe Mais voilà, le magasin est ouvert de 7h à 17h okay. les jours. Nous mm -hmm. avons une spécialité, c'est nos cookies qui sont faits au beurre et au lait. Au cook, au beurre et au lait ah ben, oui. avec... C'est okay. vraiment fait avec du beurre, c'est pas de la margarine. Mm -hmm. Et nous avons les cookies amandes qui sont spécialement bonnes, avec de la franchipane dedans. Oh, ah, j'adore. Excellent. Tu <rire> nous donne l'eau à la bouche, là, maintenant. Il est presque 9h, on termine l'émission, c'est après qu'on a un peu franchipane, faim. Franchipane, ah, c'est bon, là, je... Délicieux. <rire> tu as une, une adresse, peut-être, pour te retrouver, là S'il vous plaît L'adresse de la baguette sympa, peut-être Avenue ah, du Domaine, à Ave Forêt. Avenue de Domaine, à Forêt. Bah Écoute, Nathalie, on va venir chez toi dans quelques minutes parce que tu oui. nous fait le petit déjeuner aujourd'hui. Merci oui. beaucoup à toi. Et puis, ouais, bah, de rien. on te retrouve tout à l'heure. Des bisous ici. Nathalie, nous une bonne journée. Attendons. La baguette sympa à Forêt, donc une boulangerie super sympa, oui. comme son nom l'indique, <rire> avec de la frangipane et plein de bonnes choses. Ça se trouve à Forêt. Toutes les infos sur notre page Facebook Summer Fun. Dans quelques secondes, on va appeler l'un ou l'une d'entre vous pour repartir à l'aventure parc de Wavre. Vous avez encore le temps de vous inscrire au temps des infos en envoyant Aventure par SMS au 6322. Hey. Fun Radio Fun. La, la.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 À debout tout le monde, on commence la journée. Il est 9h, vous êtes sur Fun Radio et on fait le tour de l'actu avec Jean-François Servet. Salut Jeff. Bonjour Anto, bonjour à tous. Des tireurs isolés ont semé la panique à Dallas au cours des dernières heures, tuant quatre policiers pendant un rassemblement dans cette ville du sud des États-Unis pour dénoncer la mort cette semaine de deux hommes noirs sous les balles des forces de l'ordre. Au moins deux suspects ont été placés en garde à vue pendant que des mineurs étaient en train d'intervenir après la découverte d'un paquet piégé. Outre les quatre policiers tués, sept agents et un civil ont été blessés. Le rassemblement à Dallas faisait partie de plusieurs manifestations organisées à travers les États-Unis pour protester contre la mort de deux hommes noirs abattus par la police cette semaine, l'un en Louisiane et l'autre dans le Minnesota. Leur mort a de nouveau plongé les états unis face au démon du racisme, le président Barack Obama dénonçant un grave problème rongeant l'Amérique. La pluie et les vents de 234 km h frappent depuis plusieurs heures l'est de la côte de Taïwan. Plus de 15 000 personnes ont déjà été évacuées, et plus de 35 000 soldats sont mobilisés dans tout le pays et les services d'urgence ont été renforcés afin de contribuer aux évacuations et apporter des secours aux sinistrés. Chez nous, lors des cinq contrôles menés au mois d'avril, la Direction Générale du Transport aérien a relevé des manquements dans la sécurité à l'aéroport de bruxelles National, qui a dû adapter ses mesures après l'attentat du 22 mars. Ainsi, il était possible d'accéder sans badge aux bagages déjà enregistrés, mais aussi des chaussures n'étaient pas soumises au rayon X après une alarme au portique. En outre, des problèmes ont été relevés dans des contrôles de bagages de cabine au connecteur. En sport, Thomas van der Platsen a décroché l à l'euro de l'athlétisme à Amsterdam. J'arriverai à le dire. Le décathlonien Gantois, champion d'Europe junior en 2009, champion d'Europe sport en 2011. a décroché en prime son billet pour les Jeux Olympiques de Rio. Un exploit retentissant pour le jeune belge quand on sait qu'il a dû combattre un cancer, diagnostiqué en septembre il y a deux ans. Pour son premier décathlon de la saison, il a brillé quasi sur chaque épreuve, affichant une impressionnante sé sérénité. Et donc, qu'est-ce qui se passe, Jeff? C'est ouais, vendredi? Ça va aller, ça va aller. <rire> Autour de France, Greg Van Avermaet a conservé son maillot jaune à l'issue la sixième étape qui a été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 Dans un instant, Sans de Radio, côté Stan c'est BNMS. Benemass... B... Brr... C'est vendredi matin pour tout le monde, Jeff. Euh, je, je suis contagieux, apparemment. C'est <rire> Alessia Carras, c'est ce qui d'ici quelques petites secondes. Avant ça, côté météo, je pense que le soleil est arrivé. Le temps va rester agréable aujourd'hui, Anto, ah, oui. même si quelques gouttes de pluie sont encore possibles. Côté température, les Maxima avoisineront les 22 degrés dans le centre du pays, notamment. Durant le week-end, la météo va garder un caractère estival. Le mercure va grimper jusqu'à 25 degrés demain et peut-être même jusqu'à 27 degrés dimanche. Le risque d'averse orageuse va par contre augmenté en fin de week-end. En gros, on peut quand même prendre la voiture direct sur la mer. On peut aller faire un petit tour à la mer, pas de problème, il va y avoir plein soleil tout le week-end. Merci Jeff. Bon début de journée avec nous sur Fun Radio. Prochain rendez-vous d'info à midi avec Carlo. Et tout de suite, le Son dance floor avec Maten. Fun. Fun Radio. Les soldes XXL avec en plus le service Krefel. c'est dans nos 75 magasins et sur krefel.be. Krefel. Les meilleurs prix, c'est Rejoignez tous les millions de fans de Fun Radio. Radio. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Son dance, flop. Fun Radio. Au soleil. C'est le son de l'été. Radio. Radio. C'est Fun Radio toute la journée. place. démarre sur Fun Radio avec dans un instant Alessia Cara C'est ce qui arrive côté Solan Floor. Juste avant, on appelle le deuxième gagnant du de jour qui repart avec ses entrées pour l'Aventure Park. Elle s'appelle Bérangère et elle est avec nous par téléphone. Salut Bérangère. Bonjour. Tu vas bien Ça va bien et toi Mais écoute, Très très bien. Merci de nous écouter ce matin. Est-ce que tu aimes l'aventure Est-ce que tu aimes les sensations fortes Oui, j'avais déjà participé à, il y a 2-3 ans, je pense, malheureusement je n'avais pas gagné. Donc et je ben, coup, gagné cette année. Ça tombe bien, c'est l'été, c'est vendredi. Le dernier jour de la semaine, ça passe bien pour toi parce que j'ai une bonne nouvelle. Tu repars avec tes entrées pour la pente. L'aventure. <rire> L'aventure la moi. C'est l'émotion, Béranger. <rire> et pas Eh bien, écoute, ce que je te propose, c'est de nous envoyer tout ça sur la page Facebook de l'émission, des photos une fois que tu y es, comme ça on publie tout. Et puis je te fais des gros bisous, à très bientôt. Bon, aussi, bonne journée, bon week a À toi aussi, Ciao, ciao. Oui Coco, on va rappeler également que ce soir on a encore des places à gagner chez euh, David C'est exactement, donc euh, dans c'est que du fun entre 17h et 20h, David vous offrira encore des places pour l'Aventure Park, ce sera euh, les deux dernières places à gagner les cette semaine, oui. mm -hmm. et aussi très important, ils vont aujourd'hui recevoir MHD, donc, en pour interview, ceux qui ne le connaissent pas ouais. Protrap partie 3, Protrap partie 5 c'est la Champions League, etc. Donc ils le recevront en interview ce soir, donc euh, so soyez à l'écoute, et voilà, tout simplement Ce sera entre 17h et 20h <rire> dans c'est que du fun Merci beaucoup Coco, l'émission se termine ici mais elle continue sur les réseaux sociaux. Oui, sur la page Facebook Summer Fun, on va, on va encore vous parler, on va appuyer des photos tout le week-end il y a tout, tout plein de choses dessus, on va parler tout le week-end sur le Snapchat aussi, Florus Radio on va faire plein de snaps et puis on va, on, va, on va évidemment continuer parce que la semaine prochaine on a plein de surprises pour vous, on va les publier oui. ce week-end sur la page Facebook, vous allez voir pour que vous puissiez venir avec nous faire l'émission L'œil de Débarque d'ici quelques minutes jusqu'à 13h avec le meilleur du Sound Slore, moi je vous laisse avec Alessia Cara et Wild Thing excellente journée à vous sur fun, à lundi <muché>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 Doing me, don't mind me. Only one time I'm gonna tell you kindly. Please stop. Uh. off, I don't need you by me. But if you suck, no you know where to find me. Don't wanna have. Pour la dernière de la semaine jusqu'à 13h sur Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun. Fun. Radio. Radio. Radio. Salut tout le monde, c'est l'œil de très content là de vous retrouver en sur en Radio vendredi matin, vendredi 8 euh, oui, juillet. J'espère que tout se passe bien pour vous et que le réveil euh, s'est bien passé avec toute l'équipe du Summer Fun. On poursuit avec du très lourd dans un instant. Justin Timberlake, Lost Frequency, sont encore Boosty. La version 100% Fun Radio de Feel Alone, c'est ce que je vous cale avant le retour de vos plus de 40 minutes de son dance floor non-stop sur Fun Radio.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 Now I got that feeling you with Pan Radio. Pan jamais